Unité zéro, leçon 2, exercice 7. Écoutez les mots. Cochez selon la dernière voyelle que vous entendez. A. Une leçon. B. Répondez. C. Un café. D. Une photo. E. Un document. F. Un étudiant G Un tableau H Lisez I Bonjour J 5